Fanny Bonjour et... Pierrot. Bonjour Léna, bienvenue dans cette émission 213 de Goodbye Kevin. Sur Radio Campus, Lille. Vendredi 15h. N'hésitez pas à faire des dons, on a besoin de votre aide pour réparer notre bonne antenne. Donnez-nous des donnez sous S'il vous plaît, c'est défiscalisé en plus, voilà. Il n'y a, que... ouais, a que de bonnes raisons de le faire. Exactement. Euh, Qu'as-tu prévu de passer cette semaine Léna Eh bien, pour ma part, on va ouvrir l'émission avec un petit dub aux accents pop, euh, côte West, euh, tout ça, tout ça. En, ensuite, on va continuer euh, avec un petit showcase des familles à la Jesus and Mary Chain ou encore My Bloody Valentine euh, que j'ai pas pu vous passer la semaine dernière. Rappelle-toi, Pierrot, j'avais dit que toi, tu avais un morceau de ce style-là et j'avais dit que j'allais te répondre aussi. Ouais. Mais je n'ai pas eu le temps. Bref, euh, après tout ça, direction Chicago pour un mélange de hip-hop et de musique euh, lollywoodienne. Et euh, on fera ensuite un saut en Angleterre pour un petit rock psyché latino-oriental. Euh, et, euh, et après tout ça, qu'est-ce qu'on fera On terminera euh, par l'Espagne avec une petite électropop et psyché. Voilà, voilà, des styles éclectiques et qui viennent d'un peu partout. Et bien de mon côté, on va écouter des artistes folk, deux artistes folk féminines pour débuter. Euh, après, nouvelle dose de Soul, puis à nouveau du folk, mais cette fois-ci québécois. Les deux premières, étaient américaines. Euh, Peut-être de la Dark wave de Vancouver, oh, et oui. après un classique pour clôturer cette émission comme d'habitude. Au final, au global, on a du folk, et ça vient tout tout vient d'Amérique du Nord, tous les voilà. artistes. Voilà, c'est pas grave. Du coup, moi, je suis la valeur euh, euh, pas grave. voyage. C'est pas grave, tu m'excuses cette... Léna Non c'est pas grave c'est Bah non parce que moi je suis un peu la spécialiste pour faire par exemple que des focus Angleterre <rire> Bref, et euh, eh bien euh, c'est euh, directement aux Amériques voilà on yes. va en Amérique du Nord avec le groupe Magic Shop magic shop pardon Et en fait je, je, je crois que je les ai passés en, il y a un petit moment euh, Voilà, je pense qu'on n'est plus, donc je la passe c'est pas grave Il y a juste les ultra fans de Goodbye Kevin qu qui remarquons ça C'est ça, donc euh, Petit Rock bien psyché à la sauce My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain, Sonic Youth, euh, euh, voilà, hein, euh, donc c'est un groupe originaire de Boston, dans le Massachusetts, et euh, au programme, nous avons la distorsion, de la grosse reverb, du noise, Euh, de la Fuzz, du Showcase euh, tout y passe pour un résultat hypnotique et bien lourd on va écouter un premier morceau issu de l'EP Triangulum Austral qui était sorti en 2012 chez Optical Sand. puis on écoutera ensuite euh, leur tout dernier single I Feel High qui est sorti là euh, en février donc c'est parti pour Magic Shop C'était Magic Shop avec Trip Inside This House et I Feel High, tout dernier single sorti euh, là, euh, en février. Tout frais, tout frais. ouais bien chouette. Bien chouette. On va rester sur du calme, un peu différent avec Shannon Lay et euh, mon premier morceau de folk de cette émission de mon côté. Shannon Lay qui vient de sortir un album chez Sub Pop Record euh, qui s'appelle Geste. Rien à voir avec Alain Geste, le bon <rire> Merde, le bon président de la métropole amiennoise clin d'œil à tous nos Picards, à nos amis Picards qui nous écoutent. Euh, geste, là, ça veut dire euh, miroir au esprit, en allemand. D'accord. Euh, mirware, tu es mon mirware. Euh, <rire> quatrième album de Shannon Lay, donc, elle avait sorti en 2017 Living Water et en 2019 Auguste. Et là, bah, le, elle continue sur la, la, la, la pop, la folk, euh, plutôt euh, une folk céleste et aérienne. Donc, euh, très doux, euh, où euh, en gros on a un peu de piano mais on a surtout son jeu de fingering pickling acoustique <rire> sur sa guitare <rire> j'aime bien ce terme fingering pickling un peu de pinker pickling <rire> qu'est-ce qu'il se passe calme-toi Pierrot et donc ça fait un album très doux où le principal thème euh, est l'introspection qu'elle a bien entendu fait pendant les confinements et le Covid oui. encore le temps de se poser des questions Et donc euh, j'aimerais bien boire un coup. Ah non, je peux pas. Donc, ça va toi Ouais, plutôt bien. Et euh, très chouette album, en tout cas, <rire> où on a enregistré La voix et la guitare dans le studio de Jarvis Tavernière On sait pas qui c'est, mais c'est un des membres du groupe Woods. Ok. Et donc, on va écouter Rare to Wake, qui ouvre son album de Shannon Laye. et le morceau euh, Rare to Wake on a bien entendu son Figuring Pickling ah, on l'entend bien c'est vrai c'était sorti en octobre dernier chez Sub Pop Record très bien très bien on continue sur la douceur avec un petit dub à la sauce pop avec Pachiman qui Qui est Pachiman eh C'est un portoricain qui s'appelle Pachi Garcia et euh, qui est installé à Los Angeles euh, depuis un petit moment déjà. Il est également du coup batteur du groupe pretty Eyes qu'on vous a déjà passé dans l'émission. Très bon groupe de rock un peu énervé. Euh. Ouais, très garage, oui. <rire> euh, du coup, lui, initialement, euh, c'était plutôt la guitare qui l'intéressait. Il a switché pour le piano et... Pour la base, parce que il aimait beaucoup euh, la musique jambricaine. Et en fait, à cette époque-là où il est batteur et tout, il commence à collectionner euh, les petites machines comme ça, euh, à droite, à gauche, d'enregistrement. Et il fait sa petite popote euh, dans sa cave. D'ailleurs, il a documenté ça sur Instagram. Et il s'intéressait beaucoup aux, aux, aux méthodes d'enregistrement des ingénieurs, de par exemple... Euh, j'ai pu les lobbys ouais, King to pardon et the scientist et Adam Pachiman est né euh, Du coup là on va écouter un extrait sunset sound euh, qui est sorti sur l'album the return the return of passhiman qui était sorti en août dernier chez ATO Records et LLC et vous allez voir ces délicieux sunset sound de paschiman. C'était Pachiman avec Sun Sunset Sound. Vous voulez le voir bah C'est dommage, il est déjà passé <rire> il y a deux semaines à l'aéronef. Ouais, il était en première partie, Donc, la colonie de vacances. Alors pas en première on partie, en after, en after, after set. Euh, voilà. oui. C'était très bien, on a et, euh, et Là, c'est intéressant de l'écouter au casque, ce morceau, parce qu'il y a les effets où ça passe d'une oreille à l'autre. Euh, ouais. Peut-être dans votre chénifi, dans votre poste de voiture, c'est pareil, hein. Euh, on va partir, on va écouter le groupe Le groupe qui est représenté par une personne Bédouine euh, Bédouine, qui c'est qu'il a derrière C'est Azniv Korkéjian euh, Qui est né à Alep en Syrie De parents arméniens Après elle a passé toute son enfance son enfance En Arabie Saoudite Et euh, après son sa famille A immigré aux états unis Où là elle s'est mis à la musique Donc son album Bedouin Qui est un album éponyme sorti chez Space Bomb C'est Euh, était initialement sorti en 2017 et c'était son premier album qui a connu un très bon succès. Et donc au programme, comme le premier artiste que je, que je vous ai passé, Shannon Lay, on est sur de la folk indé avec un nouveau bah, introspection et douceur où vous allez vous laisser porter par sa voix. Ça tombe bien le morceau, il s'appelle Nice and Quiet et j'en dis pas plus, euh, on l'écoute After all isn't it the time that we make And all the innocence we give and we take I've tried so hard to be there for you It seems it may mean disappearing for you Bye. Bedouin et nice and quick. Une <rire> coyotte, Impeccable. Euh, est-ce que c'est tout ce que tu as à dire pour présenter l'artiste Pour ma défense Oui. Oui. OK, très bien. Euh, on va écouter deux extraits d'un album de Labgan, Labgan, je ne sais pas, qui est un beatmaker basé à Chicago. Euh, l'album c'est un peu euh, il se construit un peu comme une sorte de collection de morceaux. Euh, qui sont composés presque exclu exclusivement de sons originaires d'Inde et de Pakistan, et qui sont mêlés à des éléments de hip-hop et de musique lollywoodienne. Alors, l'Hollywood, c'est un peu le Bollywood, mais du Pakistan. Euh, okay. Bref, euh, l'album s'appelle Dunia Ki Hai, et il est sorti l'année dernière chez Electro Kain. Et le, les deux morceaux que je te propose d'écouter, le premier s'appelle rare I Am, Where Am I", plutôt il dure une minute, et euh, le deuxième s'appelle Dunga Doesn't Approve euh voilà, ils vont pas forcément très bien ensemble mais ils sont cools séparément. L'abgon tout de suite C'était l'Abgan sur Radio Campus Lille dans l'émission Goodbye Kevin. Euh, la semaine dernière, je vous avais parlé des dap, du label Daptons Record et du sous-label Penrose qui était euh, basé euh, sur la West Coast. Oui. Euh, et vous avez présenté un groupe euh, émergent de ce, ce label. Je vais vous en présentais un deuxième, The Altons avec le morceau When You Go. Il y a différents singles qui sont sortis euh, sur ce label, pas encore d'albums. Mais ils avait déjà sorti sur un autre label, un album en 2019, qui s'appelait euh, attendez ouais Meantime, In The Meantime, qui était sorti chez Counter Culture. Et que tu nous conseilles d'écouter, du coup Bien sûr, effectivement. Ah. Et là, à nouveau, Pépite, euh, ça va être délicieux, cet album des Haltons. Mais pour le moment, on écoute juste When You Go. Et il y a d'autres trucs écrits entre parenthèses, mais bon, mon onglet oh, est trop approximatif. <rire> When You Go, c'est plus simple euh, des Haltons. et le morceau when you go that's when you je sais plus <rire> you know mais de le dis plein de fois dans la chanson c'était un test pour moi pour vous homework chers auditeurs homework c'est les devoirs en anglais euh, prochain morceau lena prochain morceau on en anglais en, en Angleterre hein, déjà on va à Londres avec un groupe de rock psyché euh, elles sont quatre elles s'appellent Los Bichos elles sont euh, donc il y en a une qui est suédoise une qui est uruguayenne une qui est australienne et l'autre qui est anglaise et ça se ressent euh, dans leurs influences puisque euh, justement euh, ça va du garage à la cumbia péruvienne en passant par la pop turque tout ça tout ça elles ont sorti elles viennent de sortir leur premier album Let the Let the festivities begin euh, chez City Slang et euh, cet album là a été produit par Alex Capranos qui est le leader de Franz Ferdinand. Et voilà Elle elle l'avait tapé dans l'œil déjà il y a un petit moment Et euh, elles ont tourné pas mal, elles ont fait beaucoup beaucoup de tournées Notamment avec les Black Lips, Ty Segal, Magdi Marco pour ne citer que Du coup on va écouter Lindsay Goes to Mykonos euh, de Los Bezos voilà. Et c'est que instrumental bon, C'est quasiment que ouais. instrumental Par moment à la fin peut-être qu'elle crie un petit peu Mais c'est quasi que instrumental ouais En tout cas, si ça vous plaît, allez, jouons le 4 mai à l'Aéronef avec les Mélénas. Parfait. Los Bichos. C'était Léos Bichos avec Lindsay to goes to Mykonos. Et tu vois, on les entend un petit peu à la fin, elles crient. Tu as tout à fait raison. Et on part, euh, on, on va encore écouter du folk avec mon prochain artiste. Euh, prochain artiste qui s'appelle mon doux seigneur. Et pas seigneur, seigneur comme le sang, le sang. Hein, pas le, le seigneur, le, le, le, le, le riche. Euh, et on reste sur le folk mais plus précisément le folk rock cette fois-ci et en français en plus euh, mon doux seigneur il a sorti un album l'année dernière Horizon chez Bravo Musique et c'est le projet d'Emeric Saint-Cyr-Labbé et à la base quand il a commencé sa carrière en tout cas avec son premier EP sorti en 2015 et même son album suivi en 2016 il était plus sur du folk mais il a rajouté un peu plus de rock sur son son on l'entend vous allez voir comparé aux deux premières artistes que j'ai passées vous allez voir, il y a plus plus énervé, c'est un peu plus énervé et ce que j'ai trouvé dans cet album qui était assez chouette euh, c'est que les morceaux restent en tête et on se retrouve rapidement à les chanter à les chantonner, parce que je ne sais pas chanter <rire> et euh, signe de qualité et donc je vous propose d'écouter le morceau Tempérance et j'espère qu'il va vous rester dans la tête comme moi il est resté mon doux seigneur dans Goodbye Kevin seigneur. c'était très bien. Ouais, c'est chouette et l'album est cool, je vous le conseille volontiers. Ok, et eh bien, euh, qu'allons-nous écouter ensuite Nous allons écouter un groupe qui s'appelle Parpados. Ils sont quatre. Ils viennent de Torello Donnes, en Espagne. Euh, du coup, je le dis très mal, vu que je ne le dis pas avec l'accent. Euh, eux, ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants en musique. Je sais pas si le groupe existe encore, car leur dernière production, euh, elle remonte à 2018. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aussi entre rock, pop et psychédélisme avec une pointe d'électronisme, allez, <rire> disons ça, et euh, que c'est plutôt smooth et cool, euh, pas mal, comme j'aime bien, euh, voilà, donc euh, je vous laisse savourer ce morceau qui s'appelle « Mea Coplo » du groupe « Parpados ». C était par Pados avec Meakoplo, c'était chouette Franchement, moi je un de mes petits coups de cœur ça du moment, je l'écoute très régulièrement le matin pour aller au boulot. J'adore. Ouais bah du coup ça donne envie qu'il y a un album plus complet pour qu'on puisse ouais, l'écouter sur ça, la longueur. Quoi, ouais. On va je vais passer à un autre artiste québécois, euh, Gab Bouchard qui a sorti euh, son album Triste pareil l'année dernière également chez Bravo musique comme mon doux seigneur et euh, c'est un album qui est consacré à une peine d'amour, une peine de cœur donc euh, sujet euh, très commun mais euh, il a le droit d'écrire dessus hein. et donc euh, sur cet album il y a beaucoup de mélodies accrocheuses et ben ça tombe bien comme le morceau euh, Tu me connais trop j'ai choisi de vous passer pour découvrir Gab Bouchard J'ai pensé à toi qui pensais à lui mais je t'en veux pas pour ça j'aurais dû t'y mais j'ai compris et tu étais say On est là, on est toujours là ou pas On est toujours là Bien sûr, un petit fond sonore s'il te plaît Pierrot, bien sûr Et donc, on va passer comme prévu euh, Un peu de Post Punk dark wave Avec ah, le oui. groupe Novel Et euh, un extrait de son dernier album Sorti Quand est-ce qu'il est sorti L'année dernière chez nonfiction chez Meat Machine euh, On va écouter le morceau Notice of Forclosure euh, C'est radical, c'est virulent Euh, c'est leur premier EP et c'est fait à Vancouver et euh, dedans bah ça ça va vers le devo dakin talking head comme style et euh, on retrouve des membres de euh, des crackcloud. Ah ouais, cool. Qui sont dans du post punk free jazz euh, ouais, ouais, ouais. pas toujours évident à écouter. Euh, donc, tout de suite on écoute euh, les nouvelles se quitter. Et de se dire à la semaine prochaine. N'hésitez pas à donner. Donner, donner. Pour aider Radio Campus Lille à avoir une belle nouvelle antenne et mettre partout. On vous souhaite un bon week Un bon week-end. Et, et, à, et la à la semaine prochaine. Bisous, bisous.